C'est un mot qui craque dans la nuit Américana, c'est un peu de rêve et de folie Américana, c'est un mot qui parle de géant Americana la fureur de vivre en noir et blanc L'avion se pose en silence Comme un goéland qui vient de France Sur la ville qui sommeille L'ombre d'une statue se réveille Satan, centième métage accroche son cœur dans les nuages. Quand San Francisco s'affole, au rythme des amours qui s'envolent, on se saoule de musique sur des mots souvent mélancoliques. Las Vegas et ses machines. À la fureur de vivre en noir et blanc Et moi qui suis d'ici, d'ailleurs, donnez le pas. Plus long que des files. C'est quartier qui parle en italien, résident chinois ou parisien. Où chacun... Et blanc. Americana is een peu de rêve en de folie. Americana is een